excepté une petite partie sa moitié ou un peu moins ou un peu plus et récite le Coran lentement et clairement sanulqi alayka qawlan thaqila Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. Inna nash'ata al-layli hiya ashaddu wa tu'an wa La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. إن لك في النهار سبحة Tu as dans la journée avacé à de longues occupations. وذكر اسم ربك وتبت إليه تبتيلة. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui.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 Nous avons pour eux lourdes chaînes et fer et nourriture à faire suffoquer et châtiment douloureux.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 إن هذه تذكرة فمن شاء تخذ إلى ربه سبيلا. ceci est un rappel que celui qui veut prenne une voie menant à son Seigneur. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم تون سيغور سايت certes que toi Mohamed te tiens debout